J'appelle dans le vide, je t'appelle au milieu de ma nuit Mes mots sont vont rapides, iront-ils jusqu'à toi aujourd'hui Allô, allô, tu m'entends Est-ce qu'il fait beau temps là-bas sous ton ciel Ici, même sous la pluie, l'odeur me poursuit je suis dans la cabine, enfermé dans la cage de verre Et toi, je t'imagine dans un bar qui s'ouvre sur la mer Allô, allô, tu m'entends Comment vont Laurent, Jean-Luc et Joël Dis-moi, tes amis vont-ils Toujours près des îles, Appelle sans relâche, et pour moi dis que c'est-il passé? Qu'est-ce que ta voix me cache? Avec qui ce soir vas-tu danser? Allô, allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'attends? Ta bouche, où est-elle? Allô, tu parles trop bas, seras-tu là-bas? Si je te rappelle, il faut que je te quitte. D'autres gens s'impatientent dehors Et je t'ai parlé trop vite Je ne t'ai presque rien dit encore Allô, allô, tu m'entends Dehors on attend, les gens s'empressent. Dans cette course de fou Le monde se fout d'un amour cassé Ça I'll